Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire uniquement ce qui est essentiel sans s'embarrasser de superflu verbal. Et c'est ce que je vais faire à l'instant, bande de cons. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui n'ont rien à dire, mais beaucoup à faire. Beaucoup de choses malsaines à faire. <rire> Priez pour ne pas y survivre. コスフィアーは俺たちのことです。私たち p ことです。 ベトレーン。Je ne vous souhaite pas la bienvenue e cette nouvelle édition de réanimation en ce novembre de l'an des disgrâces I am Dr. Payne Pendragon et je suis en compagnie, évidemment, de ce sinistre sinistro. Sinistre n'est pas le mot. Effectivement, c'est ridicule. Oui, effectivement. <rire> Excuse-moi de t'avoir qualifié de ce que tu n'es pas. Non, non, mais écoute, je commence à être habitué avec le temps. Comment vas-tu?、Euh, aussi bien qu'en fin de semaine, je, je, je porte plus à terre depuis samedi. Effectivement. Bon, on va en parler, mais on va juste présenter ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre à l'instant deux pièces consécutives de la formation、euh, canadienne, de l'Ouest canadien, Skinny Poppy. La pièce étant à l'instant VX Gas Attack qu'on retrouve sur l'album VV s e c k V de 1971. 0 0 ça a f i Oui, effectivement, <rire> la <le> 1987, <rire>、si、me, 88, pardon. Et juste auparavant, nous avions une des pièces qui est le fleuron de cette formation. Ben, c'est la, t l a s s i q u e c'est la, pièce c u l e Absolument. La pièce étant Assimilate, pièce d'ouverture de l'album Byte, s qui est paru en 1985. C'est le deuxième album、Imagine、de la formation. Imagine-toi donc, on était jeunes dans ce temps-là. Euh, oui. J'avais à l'époque. t e s t beau、euh, jeu de le dire. J'avais dans la vingtaine pour le m o m e n Ce qui mais... signifie que je n'ai plus 20 ans maintenant. Même pas moi, imagine-toi. <rire> mais toi, t'es vieux, c'est pas grave. Effectivement. Moi, moi j'ai gagné beaucoup de sagesse、euh... Oui, mais c'est moi qui t'ai perdu les cheveux, par e x e m p l o i t as perdu les cheveux, moi, j'ai gagné la sagesse et une grosse dose de riboflavide aussi. est seigneur. <rire> <rire> non,、euh, Pandragon, ça va aller. OK, c'est bon. Non, mais seigneur, dans le sens de saigner quelqu'un. Ah,、ça? oui. Ah, ben oui. Tu te rattrapes b e Effectivement, nous ne sommes. Ben, en fait,、euh, nous n'avons pas. Pas pu assister, pas pu assister à, à la prestation des deux soirs du Trois-Vieux-Métal.、Euh, moi, parce que je travaillais.、Euh, toi, parce que tu n'avais aucune raison. Bien, bien, tu n、bon, é t a s pas allé. Et le samedi, nous ne pouvions pas y aller parce que nous avons été assistés au show de Skinny p a p p y Au Club Soda. Au Club Soda à Montréal. C'était un show qui, en fait. m o n on s'est aperçu que Montréal, ça existait finalement. Ben On s a i t que c'était une légende. Oui, bien, en tout cas, moi, je pense que quelque part, il y a des chances que ce ne soit qu'un décor qu'on ait recréé. C'était <rire> un gros décor. <rire> on avait beaucoup de figurants aussi, là. Mais bon, un <rire> gros décor, oui. b e n écoute, à l'époque des années 50-60, Paramount puis Universal faisaient de s i la s grande é p o i e m e n t i l s on t fait exprès que les employés sont parqués à l'entour du Club Soda, là, ça. C'est tout un adon. a i Mais bon, bref, pour moi, en ce qui me concerne, il y avait 19 ans, je n'avais pas vu cette formation-là. Je ne l'avais jamais vue, moi. Que... Bon, c'est une première.、Oui. C'est、ouais. forma ma formation fétiche,、mm. tout genre confondu, tout style confondu.、Euh, J'ai passé un excellent moment à voir. Très court,、euh, très court. Trop court. Oui, ça、trop、passe、court. vite. Ouais, on, on a beau dire que ça, ça a duré 1h30 pile, ouais, ouais. incluant le rappel, mais tu as l'impression que ça a duré 15-20 minutes.、Ouais, c'est. C'est fesse dans la mythe, comme on dit. Oui, oui, c'est quelque chose à. OK, c'est une musique qui n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut connaître cette musique-là. Mais、bon, tant est... mieux, dans un sens.、Euh... D'une certaine façon, oui. Mais il reste une chose, c'est que c'est très très éclaté. C'est un, un visuel qui est aussi très éclaté.、Oh, oui, oui, oui, oui. Qui est beaucoup est... plus soft que de p a r Mais qu'à l'époque, là. Les, les années ouais, 80, les fin 90, beaucoup de l'année a u c o u p de s a n g d e s crânes, les, les, crônes, les... Des viscères, des choses、oui. comme ça. Bon, en fait, bon. En tant qu'il y a beaucoup de trucages, mais、euh, c'est beaucoup plus soft maintenant. C'est plus culte en tant que tel. C'est plus,、euh, je dirais, musical. Les, les images en arrière, c'est dérangeant. Tu sais, Quand il fait la, la pièce, puis il a m è n e ses, ses, ses cannes orthopédiques en forme d e crucifix. i u y a、ouais. l e s images de Jésus tout le long en arrière. Il, il、ouais. me semble q u e c'est allume.、Oh, oui,、ouais, c'est ça, effectivement. a l o C'était un excellent spectacle. On ne peut pas vous parler des premières parties parce qu'on ne les a pas vues. Non. Ben, je crois que c'était vers Wolf Care ou quelque chose comme ça. Il y avait un autre, finalement, qu'on ne savait pas qui n'était pas annoncé.、Okay, il y avait、là. deux p r e m i è r e s personnes, finalement. semble-t-il,、okay. d'après ce que j'ai vu sur la marquise.、Là. Mais、euh, non, on e n a vu ni l'un ni l'autre. Mais nous étions là pour Skinny Poppy. Effectivement. Et nous les avons vus. Ils ont commencé à 9h pile. Et puis, c'était un show qui. C'est、oh! non non-stop. C'est non-stop. Non-stop. Il n'y a aucune. Interaction、okay. avec le public. c e s t go. On joue nos tours.、Euh... Exactement. C'est très théâtral aussi en、ouais. même temps.、Bon, C'était vraiment génial. L'élément qu'ils ont rajouté au fil des dernières années, c'est un vrai batteur. Puis ça,、euh, ça sonne pas mal mieux. Absolument.、Euh, ça donne fait, comme, un, comme une autre dynamique aux pièces. Ça fait une dimension supplémentaire、ah. parce qu'il reste que toute la section. r y t h m i q u e et, et percussion s électronique s de Skinny Poppy demeurent. Oui, ça reste là. Le batteur joue live. Mais par-dessus du dessus. Par-dessus. C'était le, le batteur de Fête No More.、Ah, il donc, fait, un show,、euh, il fait un show. Il fait un show. Absolument. Bref,、euh, excellente soirée.、Euh, puis nous autres, ça nous faisait énormément plaisir à Sinistros et moi de se retaper deux pièces. C'est ce clair. c'est clair. Donc, ceci étant dit, nous allons continuer musicalement cette fois-ci dans une voix un peu plus métalliseuse. b e n je vais au, au spectacle、euh, pour revenir au spectacle de Sweeney Poppy. Oui, oui, oui. oui、euh, ça m'a vraiment surpris de voir、euh, la foule. Très diversifiée. Oui, oui. Puis il y avait même des poils, il y avait de, des gothiques, il avait des, des punks,、ah ouais. même du monde. C'était vraiment、fait. spécial à voir.、Euh, Absolument. Des metalheads, des p u n k des gothiques. Des communistes. Oui, oui, c'est. Des professionnels. Oui. Avec leur. Pilpé, i c'est tout ce beau monde-là. Venez voir ce qui n'est pas pied, puis il n'y a pas de chicane. Il y a tout le monde. Très friendly. Ah, oui, absolument. Belle salle. Je n'avais jamais été au Club Soda. Sinon, c'est une belle salle. Belle salle, le spectacle. On voit très bien partout. Oui, c'est le fun. Et le son était impeccable. Impeccable. Mais le gars, il travaille dessus, il est q u a n d m ê m e plus à la concert. C'était. C'était quelque chose. Parce qu'on était à côté de la console, pis on gardait le gars, e pis il va avoir aussi chaud que les g o s s e s qui n'est pas pis, finalement. <rire> ben, en、euh, tout cas, il brassait pas mal ici. Ah aussi, oui, c é t i t drôle. Ah oui. Eh bien, c'est ça qui est ça. Donc,、euh, nous allons continuer de façon,、euh, métallique avec cette fois-ci une pièce. Ben, la pièce d'ouverture qui est tirée du dernier obituary que je trouve Plus ou moins. Ben, je trouve assez,、euh, je dirais pratiquement lamentable, mais c'est plus. Puis lamentable. Pièce ben,、oui. mais pourquoi t'en mets d'abord? Parce que la première est très bonne. OK. Donc, nous allons, allons, pardon, écouter List of Dead, qui est la pièce d'ouverture de l'album,、euh, j'oublie le nom, Darkest Day. Donc, il aurait pu faire un single, puis ça aurait fini mieux. Ben oui. OK. e e e f f c t i v m Un single u e avec plein de B-sides. Nous <rire>、euh, allons écouter du Testament par la suite et、euh, finir cette première, ce premier bloc métal avec une demande spéciale pour j o h n s Upper, une pièce tirée du nouveau Slayer, Well Painted Blood. La place étant Playing with Dolls. C'est u e s u i plate, ça. Je ne suis pas écoutable. <rire> Donc,、euh, débutons le tout avec Arbitrary Go. Ah oui, OK. C'était une pièce tirée du dernier album, évidemment World of Pain and Blood, qui est paru il y a quelques. Ben, ça se compte encore quasiment en jour.、Euh... La pièce e s t e n Playing with Dolls, qui est la vendeur d a r i è c e de l'album. C'est une demande spéciale pour John Supper. En fait, il n'avait pas spécifié quelle pièce il voulait avoir, donc j'ai eu libre cours à mon imagination. Alors, tant pis pour lui. Ben voilà. C'est une très bonne pièce. C'est un très bon album aussi, je dois dire. Personnellement, je le qualifie de quasiment parfait. Quasiment, ben, mais c'est pas loin. l i m perfection n'est pas. C'est pas、monde. loin. Disons que c'est un des excellents、euh, oh oui, albums de Slayer des, des, des dix dernières années.、Et、effectivement, tu le dis, Bouffi. Bouffi, j La grosseur que j'ai en plus, tu me traites de Bouffi. <rire> tu parles de la tête.、Là? t es un comique dans l'âme. Juste dans l'âme, effectivement. <rire> Il est assez corrompu, d'ailleurs. <rire>、euh, juste auparavant, nous avions Testament et la pièce t h e Evil Has Landed, qui est tirée également du dernier album The Formation of Damnation, qui est paru, évidemment, en 2009 aussi.、Euh, d'ailleurs, j e n e sais pas si c'est confirmé, mais,、euh, étant donné que la tournée de Slayer a été remise suite au x problème, s、euh, Ben à... oui, c'est confirmé. Slayer, Megadeth, Puis testament, c'est le même bill. C'est testament. Oui, j'ai eu la confirmation cet après-midi.、Euh, tout dépend. Je ne sais pas. Écoute, je n'ai aucune idée. Je ne croirais pas qu'il <coughs> y a un certain nombre de semaines, quand les billets sont sortis, je ne pense pas que c'était sold out. Mais,、euh, je pense que ça va l'être. Bien, Ça va peut-être la peine de regarder s'il y aurait moyen d'aller voir ça. Je ne suis pas sûr, hein? Écoute, euh... Ça va à peine de dépenser un petit 60 vite fait pour aller voir les trois formations. Surtout que Megadeth, le dernier album Endgame est excellent. Le、bon. dernier album d de Slayer est excellent. Puis, ça、si、testament comme. C'est pas le meilleur, mais. Comme est... prix de consolation en s h a u ça risque de. Oui, Ça risque de développer un petit peu. Tout à fait. Et nous avions, en ouverture de cette première section métal de l'émission, l'information b u t c h e r y la pièce à l i s t of Dead qu'on retrouve sur le dernier album Darkest Day, qui est paru il y a quelques mois. Euh. En fait, je dirais que ce n'est pas une sortie qui était nécessaire,、euh, mais bon, le groupe est encore en activité, donc laissons-leur la chance que le prochain soit m e i l l e u r Donc, un bon single avec plein de b-side dessus. Ben, C'est en plein, ça. <rire> Il est maintenant 21h40. Vous êtes toujours à l'antenne de réanimation sur les o n d e s du 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières, Sinistros, n'est-ce pas? Imagine-toi donc. Je ne l'oublie pas. Et, ben non, j'ai de la misère à l'oublier. OK. Euh, cette semaine, il n'y aura pas de, de chronique cinéma pour la seule et unique raison que, que je. Que tu sais. t'en fous? Ben non, parce que je n'ai pas <rire> le temps d'écouter rien. n o n mais c'est vrai que tu es dans les boîtes présentement. Effectivement, euh, euh, on, We are moving. Donc,、euh, je n'ai pas le temps du tout de rien écouter. Et puis,、euh, Mais on s'en fout, de toute façon.、Fou. c u h Côté spectacle,、euh, bougeons souris. Bougeons pas... souris.、Ouais. J'ai la main dans le trap présentement. Ouais, puis mets ça. Mets ça, mets ça. Tantôt. Là, là, en bas, en bas, en bas, là. En bas, en bas, en bas. Yes, Seigneur.、Uh, Hopeless bah... Nation, Southern Cross,、uh, Eclipse Prophecy, s t r a y Empire au Nord-Ouest Café. Et c'est jeudi le 19 novembre. C'est passé, ça?、Ben、non, c'est cette semaine. Non, c'est cette semaine. Ok, excellent. On est le 17. Et c'est l e s portes、petit. à 20h,、euh, spectacle à 21h et c'est 10$, dollars, 18 ans et plus. D'accord.、Euh, Neuraxis, Last Felony, Young Farland et Trollhames、euh, au chic café Le Stage.、Euh, vendredi le 4 décembre, 10$, dollars, 19h30 et c'est pour tous. m a l o n g Serge, Yanonymous,、euh, encore une fois. Avec End Is Near, Fuck the Middle East,、euh, dans lequel on retrouve notre cher ami Goddass. Et Under the Grave,、euh, c'est relocalisé et reporté. Effectivement, c'est un, un spectacle qui a été reporté parce qu'initialement, l'endroit où on devait le présenter, bien, c'est fermé. C'est capote, c'est du bail. C'est ça. Donc,、euh, pour les spectacles régionaux, bien, c'est pas mal ça. C'est tout.、Euh, Sinistros, maintenant, toi, ta préparation, ta première préparation. Mixture musicale. Ma mixture musicale est très noire. Très noire. Oui. J'ai choisi encore une fois mon petit trip、euh, malsain. D'accord. f i t je vous fais écouter、euh, la formation française Peste Noire avec Chute pour une culbute tirée de l'album Folk Fuck Fo f o l i e Co. <'il y a eu> C'est fou! Vous p r é s e n t e un condensé des pièces les plus appréciées t des animateurs de C'est fou! Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu Plante. Les Babarès, c'est fou! On d i r e c t les vendredis s o i r de 17h à 20h à C'est fou! Découvrez le sixième album du projet b i o b a z a r Futuristic p y c h e d e l i c Archives. Disponible partout sur la planète NET. iTunes, Amazon, B-Port,、e、Napster, e-Music.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 Plus fort que ça! Les championnats de j a m débile s de Madan Frac, tous les samedis、ouais! à 13h,、ouais! sur les ondes de Cepou 891 FM! Je suis fan de couleurs, te f u Vous êtes tous e s c e o u la radio e l'université. Talonne c h a t o u C'est 89,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 Toi, c'est fou dans ta fou tête. C'est fou dans mon bain. Toi, t a i s c'est fou dans ta tête, carrément. Ben, c'est pas grave, ça. Ben, ça dépend pour qui, puis ça dépend quand. T'aimes ça, à vous. Ben, Aye,、euh, veux -tu les vérités? Oui. je sais plus. a Hey, veux-tu avoir la vérité? Oui. b e je m'en fous. Moi aussi. Qu Qu'est-ce que tu viens de nous passer, toi? Des, pas des affaires papiers. b e n il y avait une couple d'affaires papiers. C'était、ouais. le fun. Hein? Le fun hein? On vient d'entendre、euh, la formation suédoise、euh, Life Lover avec la pièce Lugber Framlied. d p a Fragalrock. Oui, Fragalrock.、Euh, sur l'album、euh, Decadence, paru il n'y a pas longtemps, en 2009. Oui. Ok, j'attendais que tu te dises quelque chose. m Ah, i s je a non, non, <rire> non, c e s t vraiment cool, ça. Ok, c e s t vrai, vrai Life Lover, j'aime bien ça. Non, ça fait drôle. J'étais en train de, de, de me concentrer le sur vue les vues maîtres. Vue -maître, parce que tu trouvais que je parlais trop fort, finalement.、Euh, non, c'était pas toi qui parlais trop fort, c'était la musique de la musique e la r i q u a musique de la m u Non, il n'est pas encore commencé, oui. u une chance.、Euh, comment t'as trouvé ça, Life l o w e r C'était à chier. OK. Non, non, je trouve ça super bon, blague à part. J'aime un petit mélange、euh, euh, alternatif des années 80 avec le、ouais. côté black metal. Effectivement, là, c est, c est ça, fait, un... ça fait bien. C'est un petit côté gothique、euh, intéressant aussi. Ben, gothique, peut-être, peut-être. p a r c e q u e c e s t dépressif, pas mal. e n en général, les gothiques sont. Pas très bien en bleu p e s en jaune. Là, ah, non? b En en fait, c e s t ce que j'ai croisés. Un peu comme la fille Eskini Poppy qui est habillée avec ses, ben ses ben oui, bandes rôles de palais. Ses bandes rôles de, de, de palais slime et l e s cheveux. ben oui, effectivement. oui, C'est pas pire, ça.、Euh, on a eu la formation、euh, de la région.、Euh, De Sire, avec la pièce Hymne au mérite, paru plus tôt en 2009 sur l'album Résistance. Quand tu dis plus tôt en 2009, c'est plus tôt que. avril, avril. C'est p l u tôt que quoi? Ben, plus tôt, p l u tôt, p l u tôt que tantôt, là, <rire> finalement. Là, il est plus tard qu'hier. Tu sais. <rire> plus tôt que tantôt. Mais là, on est plus tôt que demain matin. Oui, moi, on est plus tard qu'hier. Oui, c'est ça, que je viens de dire. OK, c'est ça.、Et、ben, désormais, c'est parce que je te rends. Petit cerveau. b e n me dis que je s d i s c'est pas mal allumé. p o u r q、voilà. o i s c e qu'il dit p o p p s ça t'a ébranlé le. Non, au contraire, ça m'a remis beaucoup. Ah oui, ça t'a fait u c o u p Fait qu'imagine-toi avant. Hi, Ça faisait pitié. Pauvre、euh, petit garçon.、Euh, euh, c'est ça. C'est t v e c le coulis de bab, c'est de côté. Et effectivement. On a eu la formation italienne w a t a i n avec la pièce Storm of the Antichrist, parue en 2007 sur l'album Sworn to the Dark. Et en début de bloc, on a eu le duo Dynonicus qui est malheureusement séparé. Mais on sait pourquoi maintenant. Oui, est, ouais, on ne tous peut même pas le dire. <rire> <rire> o n pour r a i t Disons qu'ils n'étaient pas très très jolis, les deux garçons. <rire> <rire> Avec la pièce Manover East tirée de l'excellent album、euh, Warfare Machines paru en 2007. Ben, c'était bien ça, tout ça, mon garçon. Ben, c'était pas pire.、Mmh. De la musique de fou. Ben, Mais attends, mon deuxième bloc, il va être、euh, plus. Plus rigolo. Plus rigolo? Oui. Mais、ben、tantôt. Si... Après le t i e n Tu sais, c'est quoi, Sinistro? C'est mon opinion de la musique. Ça doit pas être drôle. Mais non, mais c'est parce que je vais te faire pleurer, justement. Ah ouais, tu, vois, ouais. tu vas dormir sur ta console. t a s pas besoin de me passer de la musique, me faire pleurer. <rire> tu es juste à t'absorber <rire> 10 minutes, puis tu t'en m a s s e s <rire> OK. Ceci étant dit, 22h09,、euh, parlons des spectacles qui sont à venir à l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose, hein? Ben écoute,、euh, il y en a le GI. Elle <rire> a eu moins aussi? Ben, ce qui me surprend, moi, c'est qu'on en a eu plein bourrés à côté、ouais. l'été. Ah, là, là t'en as, as un en novembre, t'en as un en décembre, t'en as deux en janvier, puis le restant, c'est tout quasiment en juin. Je tu sais c est, c est, pas. Peut-être qu'effectivement,、euh, c'est comme on parlait avec、euh, Jeff la semaine dernière. Ben, en fait, <coughs> je sais pas où on t'avait quitté, toi. Je parlais、euh, en dehors des zones avec lui, puis.、Euh, Il, Il semblerait que la conjoncture économique, malgré le fait que. La conjonctivite HLNE. Oui, c'est ça. ça. <rire> malgré le fait que ça n'a pas nécessairement touché tous les secteurs, au niveau des spectacles, s e m b l a i t i l qu'il se vend moins de billets qu'il y a pareille date, peut-être l'an dernier. Peut-être que les billets ne sont, sont pas assez chers encore.、Bon, c'est sûr que ça, ça ne l'aide pas toujours. c e s n l'aide pas toujours. C'est-à-dire, Quand tu payes un billet, 12 piastres, ça commence à choyer pas mal. C'est o n t a n t On s'entend-tu aussi que, oui, t'as beau payer, mettons, 37,50 pour aller voir un show. Quand t'es pogné, i mettons, avec 6 bandes, on s'entend-tu qu'au sixième, moi, personnellement, je commence à avoir mon gros voyage. Non, c'est clair. Écoute, je pense que les promoteurs ont, par la force des choses, ont peut-être pas le choix de dire, Je vais en mettre plusieurs en, en comptant sur le fait que dans l e lot, s'il y a, par exemple, cinq ou six, qu'il y en a un qui va attirer, au moins un qui va en attirer certains. Oui, c'est ça. Mais on s'entend-tu qu'il y a, Mais! Il y a le côté un peu ridicule de mélanger plusieurs styles, là, tu sais. Ah oui. Mettons, t'as une tête d'affiche de black metal, puis tu v o i s sacrer un groupe core en plein milieu. Hey, on s'entend-tu que ça ne me tente peut-être pas d'y aller, là, tu sais. Non, mais ça, c'est la, la façon rationnelle de toi, de moi, de plein d'autres personnes de réfléchir. Mais, je te dirais que, majoritairement parlant, faut pas se leurrer, là, sinistros, les, les spectacles, on se je vais, je vais nous marg marginaliser en disant ça, mais les spectacles s'adressent à des plus jeunes que nous, là,、hein? Tu veux-tu dire qu'on est vieux? Ben, je veux dire qu'on est moins jeunes que eux autres. Ah, c'est sûr qu'on est pas mal moins jeunes. Ce qui veut dire que eux autres, c'est une soirée où ce que quatre, cinq, six bandes, c'est le party à côté du début à la fin, là. Pis je te dirais que majoritairement, il y en a qui se foutent carrément de savoir ce qui va se passer sur le stage. C'est clair. clair. Tandis que nous autres, avec le recul, disons, de l'âge un peu plus avancé, pour rester modeste. Leur abarché de l'Est. L'âge avancé de l'Est, <rire> oui. Bien, on, on devient plus critique, on devient plus. En fait, on sait plus ce qu'on veut, mais on sait encore plus ce qu'on ne veut pas.、Là. Oh, c'est ça. C'est、bon, un fait que se taper Sibane, pour aller voir, exemple, Le headliner, il y en a souvent 4 à 5 premières parties que tu trouves l o n g u e un peu. Un petit peu. Puis quand tu arrives finalement au headliner, il est rendu es, une heure du matin, il va être claqué. Il va être claqué, il va être claqué. C'est ça. Mais bon. Bref,、euh, tout ça pour dire que euh, euh, BCI, b r a v e Concert International, présente、euh, mercredi le 25 novembre prochain des 19h au. u i me f r a e nom? Au Le National. Au quelque part. Ouais, le National. Ah、oh, ouais. Oh, ouais, patine, patine. Ouais,、right. go, go, go. Bon. Le <rire>、euh, Faceless, Dying Fetus, Beneath the Massacre, Suffocate et Endful Darkness. C'est pour、mm. tous. Il en coûte 20,37 et, 20, et 25,69 plus taxes. C'est via admission.、Euh, moi, personnellement, ils ne me verront、mm. pas là. Insiferum.、Euh, ah, la、euh, marque de s i r o p Yes. Insiferum, c'est la marque de s i r o p Oui. C'est vrai? s i r o p contre la toux. Insiferum. Vrai? Prenez, mais non. <rire> c'est pas moi.、Ouais. Prenez Enciferum. Vous, ça allez, vous、ouais. allez dormir à tout coup. <rire> OK. Enciferum,、eh, Hypocrisy, XDO, Black g u a r d XDO, c'est un gars de.、Euh, de Cataclysm. e、ah, C'est、ouais. Maurizio, je pense. C'est Maurizio. Ah,、ouais. ah, ah oui.、Ouais. Ah, ben ça risque d'être intéressant. Ben ça ressemble à s q o a s h b o c k l un peu, c e s bars. Ah oui.、Ouais. Bon, donc, ben justement, s q o a s h b o c k l e et l'autre. Ils、aussi. sont là aussi. Donc c'est mercredi le 2 décembre, c'était 19h30. e s 19h30. C'est à l'impérial. Les billets sont disponibles via b i l e t t e c h au coût de 30 et 35 plus taxes. C'est pour tous. Et le lendemain, soit le jeudi 3 décembre, ils seront au Medley. Cette fois-ci pour 25 et 69 et 30 et 56. Profitez-en l u s taxe. p du Medley. C'est peut-être dans les derniers shows que vous allez Bien, voir. Oui, effectivement. Ça <coughs> ferme ses portes. Mais je pense qu'on peut. Ça parle... ferme les fenêtres aussi. Ah, ben, c'est sûr que c'est ainsi de l'année. C'est une bonne、mm. idée. Non, mais je pense que c'est une question de. De sécurité. C'est un peu comme la main qu'ils ont ici,、euh, il y a quelques y a années. C'est toujours des structures là,、ouais. qui seraient peut-être plus adéquates. Les vieux buildings, tu sais, parce que t'as une mezzanine là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la mezzanine qui menace peut-être bien de, de. Ben, on s'entend que ça serait pas chic. Ben, c'est parce qu'il rend du monde en bâtiment, c'est la mezzanine en haut.、Hein. Ouais. e d b r e e d encore... Ben, regardons ça, tout oui. Cannibal Corp, s e qui fait la première partie de d b r e e d C'est spécial, hein? Ouais. Bon.、Okay. Qui l'eus-tu le, le cru? L'eus-tu cru? 8 Breed, Cannibal Corpse, Hon h e r t h Born of e s i r i s 8 Eternal, qu'on va entendre tout à l'heure, seront au Metropolis jeudi le 17 décembre dès 18h30. Les billets sont disponibles via Ticket Pro au coût de 25 e 69. C'est drôle de voir 8 Eternal quasiment en première, première, première partie.、Hein? Tu、ouais. es born over t e r i s tu connais tout ça? Non, on u r g e je connais ça, puis j'aime pas ça. Moi non plus?、Euh, écoute, honnêtement, entre Cannibal Corpse et Eight Eternal, c'est évident qu'Eight Eternal soit avant Cannibal Corpse. Ben, si. Mais, on se cachera pas, Eight Eternal, là, moi, moi j'adore ça, ça commence à gagner du galop. C'est encore underdog. là. Ben, oui, mais là, regarde, il y en, y en ben, a un autre underdog bien avant. Là, effectivement, t a entièrement、oh, raison. Ben, Donc,、euh, les coûts de billets au 25 et 69 et 30 et 56 plus taxes. Comme je l'ai dit via Ticket Pro. Si vous intéresse d'aller voir Arch Enemy, ils seront au, au changement de salle. Au changement de salle. Ouais. Donc, ils seront au Club Soda. <rire> ils devaient être ailleurs, j'imagine, initialement. Donc, ils seront au Club Soda le 25 janvier. Et ils seront aussi à l i m p é r i a l le 26 janvier. Puis là, blablabla. e Pika, on est rendu à la fin janvier. Pas besoin de s a v On i r va changer d'année, il est rendu là. Donc,、euh, on aura le temps, amplement, de s'en reparler. Ceci étant dit, allons écouter une pièce de la formation, de la formation Grèce. Grèce. La <rire> formation grecque.、Euh, Rotting Christ. Il me semble que ce sont des Grecs. Je crois que oui.、Euh, la formation Rotting Christ, c'est la pièce Anuma o e l i s h qui est tirée de la dernière parution. Théo Gagnas, c'est une excellente pièce. On va se taper aussi du Vital Remains of Night et du et Eternal. Donc. Oh, t'as un buzz assez de a t h o a i t'as un petit peu de death metal. T'as très death.、Là. しめんしさい。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 C'est une barre. Quatre à quatre-vingts, un, un, un. C'est quoi ce bloc de d é b i l e m a n t e a u x là? C'est la description la plus proche de la vérité que tu peux me dire. C'est ce、faire. que je me disais aussi. C'est pas écoutable, le sacrifice. Ben、hein. non, arrête, toi, c'est super bon. Qu'est-ce que tu fais là, espèce d'inculte? <rire> tu、euh, sais, que j'aime pas ça, le dette. Moi, j'adore ça. Non, le premier band, Rotten Christ, était bon, là, mais on s'entend t u que Vital Remaine n'a pas capable, pas de minute. Désolé, <rire> là, mais. a h mais ça. a h mais c'est l a p o p é e C'est pas pris.、Ouais. Armax, ça me console parce que j'étais loin d'avoir programmé pour toi.、Là. Ok, fiu. C'était pour moi. Fiu. h e Eternal, la pièce L and Venom, pièce d'ouverture du dernier album、euh, paru. Fur and Flames, qui est paru en 2008. bon...、Euh, C'était pas, pas, pas si pis.、Ah, C'était pas si pis. Ça, j'adore ça. C'était pas si pis. J'adore ça. Je suis fourette de ça, h e Eternal. Nous a v o n a i e n la formation du Nil. Oui, mais eux autres,、euh, tu en avais fait jouer il y a deux semaines. J'avais trouvé ça pété quand ils se mettent à chanter en arabe par-dessus.、Ouais, c u i e a i s t assez flyé.、Là. Effectivement. oui.、Oh, ça reste que ce n'est pas de la musique pour te brasser les cheveux. Tu t'assises et tu écoutes. Les... Tu essaies de compter les temps à peu près.、Euh, oui,、ouais, c'est un peu pété. Oui, un petit peu p o m p i r e C'est la pièce s a r k o p h a g u s qui est tirée du. Bon, en fait, c'est tiré d'un album, évidemment, mais c'est. Cette version est prise du, de la compilation、euh, Legacy of the Catacombs qui est parue en 2007. Donc, Vital Remades, que tu as adoré. Eh oui, je Et... me pitchais tout partout dans le <rire> local. m <rire> e、euh, t t h n t e s t en vedette. m e t s t o t en vedette, le débile mental d Glenn Bendon. Voilà, effectivement. <rire> la pièce étant Icons of Evil, qui est la pièce titre du dernier album qui est paru en 2007. j a i d i t que l'album s'appelle Icons of Evil, j'imagine que oui.、Là. Éponyme, éponyme.、Oh, éponyme. Et nous avions ouvert avec la formation Riding Christ. C'est un amalgame entre le black, le dead et、euh, je vous dirais par moment.、Euh... Le disco. Non, je dirais p <rire> a s le disco. Viette, ta fourrée là. <rire>、euh, non, mais <rire> C'est certainement <rire> pas de disco. Je dirais plutôt ce dance e musique. Ok, c'est correct. Non,、Merci. Mais euh, certains euh, éléments de musique un petit peu plus traditionnels, là, où, euh, typiquement euh, de l'Antiquité, si on veut.、Là. Et puis c'est un a n o u m a Ellish qui est tiré de l'album、uh, Theogonia qui est paru en 2007 également. Ceci étant dit, ceci met un terme à ma programmation musicale. Maintenant, nous allons entrer dans le cauchemar. <rire> De Sinistros et e sa soirée canadienne. On ne rentre pas dans la soirée canadienne, on va rentrer dans l'univers des petites fées, des petits lutins. Mais non, on v o y a i t dans le pagan folk、euh, des metal. Trolls,、euh, salles oui, <rire> oui, des t o l l e s dégoulants et p u a n s Oui, il n'y a p a eu d é t u d s dans l'univers des trolls. <rire>、euh, non, j'ai <je> choisi. <rire> des petites fées. <filles. rire> Mais non, on n'écoutera pas du Power. Je vous ai fait peur.、Hein. Ah. Non, on va y aller avec.、Euh, ben, là, j'avais programmé cinq pièces, mais on n'aura pas le temps de toutes les écouter. Fait que va falloir que j'en skip p e quelques-unes. Peut-être quatre sur cinq. <rire> Ça ferait ton affaire. <rire>、euh, oui, il va peut-être avoir un petit peu de flûte à quelque part.、Euh, mais non. Bon, pas d e s a m h i r s toujours. Non, non. J'ai choisi、euh, des bouts qui. des, des bandes qui. qui vivait pas mal, l a période celtique, là, celle des druides et,、euh, ben, ouais, mais c'est le tic frost, pis u c'était、oh. de la gelée, lui il était、okay. gelé celtique,、okay. tu sais.、euh, non, j'ai choisi Falkenbach,、euh, qui vient d'Allemagne,、euh, j'ai choisi Croachan, Croachan,、euh, qui vient d'Irlande, qui est un cri de guerre gaélique, c'était,、euh, c é t t surtout crié dans les Highlands en Écosse aussi,、okay. euh, là, c'est pété. Et on va finir avec、euh, Folk Earth. Si jamais il reste du temps, il va peut-être me permettre une petite chansonnette de As m e g i n mais on verra. Il sort aussi des méchants noms, pétés. Mais oui, mais c'est pas grave, ça. f qu'on va commencer tout de suite avec Falcon b a c k avec、euh, Roman Land, tiré de l'excellent album h e r o u d i n g the Fireblade, paru en 2005. Faisons ça. b e n allons-y. Go, go, g a d g e t o p é t i n Frère César. t non, ce n'était pas le frère César.、Euh, C'est petit, est-ce que tu me racontes? Oui, effectivement. <rire> un moine de 62 ans en Italie, un moine capucin qui, après avoir découvert un concert, ben, le, le métal avec un concert la Metallica en 1990, a décidé qu'il lui aussi deviendrait Metalhead. Il, il a son propre band, il chante du métal. Mais en, il louange Dieu. En louangeant Dieu. Et、il l'a ouvert pour des b a n d s comme Iron Maiden et Judas Priest. c e s t assez spécial, pareil. Il semblait-il que sa popularité s t tellement grandissante qu'il, présentement, déciderait de faire un choix entre sa vocation de moine et ou de chanteur. C'est bon.、Ouais. <rire> c'est bon. À quand l première partie de Striper? <rire> J'espère que jamais. <rire> J'espère que jamais. J'espère que d'ailleurs, que ce band-là reviendra jamais. Non, c'est clair, c'est clair. Eh bien, on vient d'entendre la formation euh, irlandaise、euh, Croatian、euh, avec la pièce、euh, Death of a g a ë l tirée de l'album Folklore de 2002. Belle petite pièce pour s'endormir le soir.、Euh、oui. C'est tout doux. C'est t u t doux. u t u x t o u d u L'album est quasiment tout de même en passant. C'est le fun que tu tout,、mmh. euh, ne、mmh. mmh. l a s pas tout passé. Je suis dessus ce matin. Oui, tu es très gentil. a u s s i gentil que moi avec ton maudit Death Metal à la main. b i e s s i r Ça équilibre les choses. <rire> Et,、euh, bien entendu, on a eu Falcon Back,、euh, qui est un one-man band avec la pièce Roman Land, tirée de l'album Heralding d e Fireblade, paru en 2005. Ben, ça j'ai beaucoup、oh, aimé. Ouais, ça, c'est, ça, c'est excellent, ça. Euh, moi, j'ai ses autres albums, c'est le même principe. C'est pas si bon.、Ouais, c'est pas mal.、Euh, c'est pas mal la fin de l'émission、euh, réanimation de cette semaine.、Eh oui. La semaine prochaine, on fait relâche parce que toi,、ouais. t'es pogné dans les boîtes parce、Et、que monsieur, s e s t'a c h e t é une maison.、Euh, on me l'a pas donné, que、si、tu veux. Que、ah, que ben ouais, mais là, que tu veux pas de ta voix dans la vie.、Hein? Non, effectivement, la semaine prochaine, on, en fait, moi, je pourrais pas être là.、Euh, je pense que s i n i s t r o s non plus. Euh, donc, on, va, on fait relâche la semaine prochaine,、euh, parce qu'effectivement, je suis dans le débat. À moins que je décide、arrière. de vouloir la faire, là, mais, euh, je verrai, e、euh, u Ben, si ça tente,、euh, vais errer, vais tu vois. Je v a i je Tu la feras. Mais,、euh, moi, je ne serai pas là. Donc, donc, dans le pire des cas, on va se retrouver dans deux semaines. Ah, et puis, il faut regarder parce que, en début décembre, nous devrions avoir en entrevue la formation,、euh, industrielle Insurgent. Qu'est-ce que c'est? C'est une formation montréalaise. Qui existe depuis, je vous dirais, une bonne douzaine d'années, certainement, qui est une des, des figures de proue du milieu、euh, québécois dans, dans, dans l'industrie. L'industrie, c'est quoi? C'est de l'IBM ou du h o r s c h Je te dirais que c'est un mélange entre l'IBM, mélange...、ouais, mais il y a beaucoup de guitares. OK.、Euh, J'ai été en contact avec eux récemment et puis.、Euh... Écoute, on devait faire ça d'ici la fin du mois, mais finalement,、euh, c'est difficile avec les horaires que j'ai et ainsi de suite. m a Il s i faut d r a i que tu me fasses écouter ça. Absolument. Tu vas sûrement bien aimer. Donc,、euh, c'est à voir au cours du mois de décembre. Bon, C'est bon. Puis nous autres, en janvier, en v e l a n t des fêtes, on va faire le, le décompte 2009. Ah, ben oui. Ça, c'est bien évident, comme à chaque année. C'est、ouais. un, un incontournable. C'est un incontournable. Un donc, t inc... un petit, petit contournable. C'est ça. Ah, Excellent. Donc, moi,、euh, ouais, écoutez,、euh, jusqu'à preuve du contraire, il reste une pièce. Oui, il reste une pièce、euh, une pièce de Folk Earth、euh, tirée de l'album By the Sword of My Father de 2002,、euh, 2006. Excusez-moi.、Euh, C'est la pièce de Ladies Gift qui termine l'émission de réanimation ce 17 novembre 2009. Nous nous retrouverons donc dans deux semaines. Oui, de... oui, oui, oui. Si Satan、si, si, si、le veut, puis si, de toute façon, Ben lui, je sais je pas. Là, ben, le diable se doute de ce que Dieu redoute, de toute façon. Et、allez donc tous vous faire foutre. Ben, c'est tout. Alors, Folk Earth, bonne n u i tout t le monde. Et comme Pandragon s a i d e、so, allez tous vous faire cuire un œuf. Cuir e un œuf. Bonne nuit. Go.